Je vais, je vais vous les présenter Chez nous, à chaque instant, ces jours de fête Grâce au petit clown qui nous fait rire Même Alexa, cette pauvre est un Des marionnettes des teurs, Avec de la ficelle Et du papier Elles sont jolies Les mignonnettes Elles vous diront